Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série consacrée aux constructeurs de Formule 1 qui n'ont remporté qu'une seule victoire en Grand Prix. Après avoir exploré les équipes modernes encore en activité, enfin, l'équipe moderne encore en activité, nous allons cette fois nous pencher sur l'un de ces constructeurs qui, malgré de grands espoirs et des ressources conséquentes, n'a jamais réussi à transformer son potentiel en succès répété. On va passer donc d'une équipe qui avait énormément de promesses, enfin qui nous a fait énormément de promesses du moins, et qui continue d'en faire, hein, toujours sur du euh, court-moyen terme, à une équipe qui est peut-être la plus décevante de l'histoire dans la matière, j'ose le dire. On va parler de, de BMW Sauber. Eh oui, parce que c'est... C'est pas BMW, c'est BMW Sauber, le constructeur plus précisément. Alors là, c'est une histoire pour pour tous les âges, parce que le projet de BMW en Formule 1, c'est quelque chose qui a noté dans toutes les écoles de ce qu'il ne faut pas faire quand on est en Formule 1. Le projet BMW en F1, il arrive au début des années 2000, en enfin 2000 précisément, lorsque Williams est à la recherche d'un nouveau motoriste après le départ de Renault avec lesquels euh, ils ont eu de beaux jours. Hein, transition, Alpine, Renault, Renault, Williams, tout ça. Alors là, là c'est tellement bien ficelé. ouais C'est merveilleux. Et particulièrement en 2003, on a vu le meilleur de Williams, BMW. Alors, il y avait déjà un petit peu 2001 où euh, ils ont retrouvé le goût à la victoire. Mais en 2003, ça a été leur première campagne mondiale à Williams, j'entends, depuis euh, celle de 97 Et Les résultats étaient très inconstants et là, les observateurs ont tous fait euh, une réflexion, un constat, à se dire « Mais est-ce qu'on n'a pas le meilleur moteur du plateau dans l'un des pires châssis du plateau ?» Alors, c'est exagéré quand même. Mais je parle d'équipe qui joue aux avant-postes. C'est peut-être... Euh, je devrais peut-être plus le préciser comme ça, parce qu'en face, on avait... Ferrari, euh, McLaren et même Renault hein, qui, qui venaient un petit peu taquiner des podiums de temps en temps dans une victoire. Et en face, Williams, il semblait se mettre en avant, bah, surtout sur des circuits de, de, de moteurs. Et finalement, ben c'était plus le partenaire moteur qui brillait que l'équipe en tant que telle. Et lorsque euh, BMW euh, a vraiment... Est arrivé un petit peu au bout de sa patience avec Williams, parce qu'il faut savoir que hein, sous euh, l'état dictator... dictatorial euh, Williams Head, quand il y avait le moindre problème c'était tout le monde sauf eux. tout ça euh, Avec tout le respect que j'ai pour euh, ce qu'ils ont construit, naturellement, mais c'est aussi un, un constat qu'il faut faire. Dès l'instant que quelque chose n'allait pas, euh, c'était sûrement pas eux. Et lorsque Williams a commencé à se plaindre à BMW et que BMW a dit « bah ouais, il faudrait commencer à faire de meilleurs châssis », les conflits ont commencé à naître. Et en 2005, BMW a proposé un rachat euh, à 51%, un mémoire pas complet, mais ils ont proposé de prendre une part majoritaire sur Williams parce qu'ils voulaient vraiment s'investir en Formule 1. Et donc, euh, finalement, la surprise arrive euh, courant 2005 Alors qu'on a toutes ces discussions entre Williams et BMW, on annonce que euh, on n'aura pas à faire une alliance allemande-britannique, mais une alliance allemande-suisse, puisque Sauber, un des autres titres indépendants, euh, était un peu en train de, de couler aussi, et BMW y a vu une opportunité, et à partir de 2006 arrive BMW Sauber aussi, alors... Euh, le fait qu'ils aient conservé le nom de Sauber dans l'équipe, c'est... Euh, je ne sais plus vraiment s'il y avait des accords là-dessus, mais je sais que Peter Sauber n'était plus là. Et en plus de cela, on arrive... À retenir, si j'ose dire, un champion du monde Et quel champion du monde, euh, Monsieur Masta Puisque Jacques Villeneuve est resté. Et à côté, on a un pilote allemand, Kenny Keitfeld, qui euh, qui re, revient faire coucou dans la structure sober. On a euh, un duo qui qui est sur le papier pas mauvais. On a aussi des, des petits pilotes d'essai qui promettent pour l'avenir. On a Robert Kubica qui a été débauché à Renault. Euh, on a un Sébastien V qui, qui est un junior BMW, euh, mais bon, ça vaut peut-être pas la peine d'en parler. Et cette première saison, bah, elle n'est pas décevante du tout parce qu'on part d'une feuille blanche et on a des résultats qui sont solides, constants, toujours proches des points dans le milieu de peloton. Euh, on notera qu'au passage, il euh, y a eu un changement euh, en de saison. On l'a remplacé à partir du Grand Prix de Hongrie par un Robert K. Après, il faut avouer que Villeneuve était un héritage de Sauber et que Sauber ne voulait absolument pas lui et se sont servis de la première excuse pour s'en débarrasser et il s'était craché assez durement en Allemagne et comme il n'était pas totalement indemne, on s'est dit tiens on va mettre Kubica et puis Tyson voulait ensuite comparer les deux etc et V9 a compris ok bon, il ne fait pas confiance et bon, je me casse ça ne sert à rien. Parce que dès sa première course, Kubica, bon il y a peut-être que 9 pilotes qui terminent mais il est dans le dans les points techniquement, il a fait une bonne course, a juste qu'il est disqualifié et dès son troisième Grand Prix sur le podium euh, en ayant tenu euh, très très bien toute la course. Donc voilà, on a compris qu'on avait affaire à quelque chose de sérieux. On montre qu'on est très très sérieux avec BMW Sauber. En plus, ils avaient affiché des objectifs à chaque fois. 2006, c'était de faire des petites entrées dans les points. Pour 2007, on voulait viser euh, des podiums et après des victoires et puis après les titres. Il y avait un plan qui était ambitieux sur le papier, mais la première année s'est réussie. Deuxième année, 2007, donc euh, on arrive et il faut euh, attendre euh, le Canada pour avoir le premier podium de l'équipe avec euh, Heitfeld qui termine deuxième Grand Prix où Kubica c'est blessé et où euh, un certain Sébastien V finira par le remplacer pour le Grand Prix suivant. Et euh, donc on récupère quelques podiums sur cette année-là avec Heidfeld qui euh, qui en prend euh, un autre euh, en Hongrie. Et il se passe un truc en 2007, tu parlais de Alonso, tu parlais de Hamilton... Quel rapport euh, Bon, euh, long story short, Spygate, BMW finit deuxième du championnat constructeur derrière Ferrari. Alors mathématiquement ils sont troisième, mais vu que McLaren est exclu, ils remontent en deuxième place pour une deuxième année en Formule 1 dans l'ère que je décris de moderne, donc post 90, 2000. C'est quand même un résultat incroyable. À nouveau, les objectifs sont remplis. Et pour 2008, l'objectif de BMW, c'est quoi C'est de récupérer une victoire ou de continuer à prendre des podiums. Et la saison 2008, euh, bah, elle commence pas trop mal. On a en Australie, Nick Heidfeld qui termine deuxième dans un Grand Prix totalement chaotique, certes, mais deuxième quand même. Ensuite, c'est Kubica qui prend le podium en Malaisie et euh, il prend ensuite la pole position à Bahreïn. Donc, première pole position de BMW en tant que constructeur, ça commence... Très sérieusement, parce que Ferrari et McLaren restent devant, mais euh, les quatre pilotes, parce que oui, on avait quatre, il y avait Raikkonen, Massa, Hamilton et euh, Kovalainen, ils comptent, euh, bah, ils comprennent que ils ont pas le droit de se relâcher parce que BMW sont derrière. Et euh, je veux parler subrepticement du Grand Prix de Monaco non pas que BMW s'y soit particulièrement démarqué puisque à l'arrivée euh, Kubica prend une belle deuxième place et quand on regarde le championnat à la fin de cette course, on constate que au championnat du monde, des constructeurs Ferrari mène 16 points devant McLaren et BMW est à 17 points de Ferrari donc ils sont plus proches de BM... de McLaren que McLaren euh, est proche de Ferrari. Et au championnat du monde des pilotes euh, c'est extraordinaire, la rêver pour cette année 2025 mais... Euh Je vais me calmer. On est à 6 Grands Prix dans la saison. Hamilton, 38. Raikkonen, 35. Massa, 34. Kubica, 32. On a le top 4 qui se tient en 6 points après 6 euh, Grands Prix. Et ce qui encore plus serré après Silverstone, où on avait 3 avec le même nombre de points et un autre de deux derrière, si je me souviens bien. Et euh, donc, on part sur le Grand Prix du Canada. Un Grand Prix qui euh, annonce plus ou moins comme n'importe quel Grand Prix du Canada, si j'ose dire. Alors... Euh, de l'époque, en tout cas. Kubica se met en première ligne. Heidfeld est un petit peu plus loin, mais on comprend qu'il a plus d'essence. C'était euh, les stratégies de certaines équipes. Pendant les qualifications, on chargeait en essence ce qu'on voulait pour la course, enfin le Q3, en gros. Kubica prend la première ligne derrière Hamilton. Et ensuite, on part sur un Grand Prix qui semble plus ou moins normal. Et là... Euh, on va avoir, je crois, c'est subtil, de mémoire qui va se mettre dans, dans un petit mur et causer une voiture de sécurité. Euh, C'était et... une panne, est, il ne s'est pas mis dans le mur. Une panne, pardon. Bah, il il, il s'est craché en 2017. Ah, j'ai inversé, j'ai inversé. C'est ça En tout cas, voiture de sécurité, mais qu'est-ce qui pourrait bien mal se passer C'était très réglementé, la voie des stands euh, à, à l'époque Parce que, euh, voilà, c'était probablement moins, moins organisé, je ne saurais pas bien vous l'expliquer, mais en tout cas, on avait très régulièrement un, drap, un feu rouge qui venait s'allumer euh, au bout de la voie des stands, non pas que ça se fait plus, mais qui était pour signaler aux pilotes, il faut attendre avant de revenir sur la piste, euh, le temps que la voiture de sécurité rattrape tout le monde, tout ça, et, et que ce ne soit pas le chaos. Et on s'est retrouvé donc avec Raikkonen et Kubica, qui étaient en lutte bah, pour la deuxième place à ce moment-là, côte à côte, et du coup Hamilton, qui lui menait, qui a eu un arrêt au stand plus chaotique, qui s'est retrouvé derrière les deux. Le problème, c'est que le petit Lewis, encore jeune, d'une première victoire gagnée euh, un an plus tôt sur ce même Grand Prix, dans un Grand Prix où euh, Fidikela et Massa avaient été disqualifiés pour ne pas avoir euh, vu un drapeau rouge au bout de la voie des stands, n'a pas vu un feu rouge au bout de la vo voie des stands. Et entre une voiture rouge et une voiture blanche, il a choisi de taper dans le cul rouge de Raikkonen. Je crois que c'était Alonso Toro, pas à Hamilton. <rire> Et du coup, on s'est retrouvé dans une situation assez absurde, où on avait deux des favoris pour, pour la victoire, qui, qui étaient out de la course, et le Grand Prix a été relancé avec Heidfeld, Barichello, Nakajima dans le top 3, alors euh, ça paraît fou comme ça, bon... Heidfeld, qui mène des Grands Prix à l'époque, c'était pas fou, c'est voilà, c'était pas inhabituel. Barrichello, deuxième dans une Honda qui partait habituellement bloquée en Q1, c'était absolument fou. Et Nakajima qui arrivait à faire quoi que ce soit, c'était incroyable. Mais bon, ça a pas duré. Mais la BMW a compris que, virtuellement, euh, ils avaient un pilote en tête et un second qui allait rattraper l'autre lorsque les stratégies allaient se, se calme et Heidfeld était sur une stratégie à un seul arrêt, Kubica était sur du deux arrêts, donc Kubica euh, était sur une stratégie d'attaque, pour justement euh, il avait moins d'essence donc il pouvait plus s'attaquer dans ses pneus et, euh, et dans ses régimes, alors que Heidfeld était comme je disais un peu le chameau qui devait mener un rythme constant d'endurance. Et arriver le conflit aux alentours euh, du euh, 30e tour, lorsque Kubica a fini par rattraper Heidfeld. On a vu quelques messages radio qui faisaient comprendre à Heidfeld qu'il ne fallait pas retenir son coéquipier qui était sur une stratégie différente. Heidfeld Bon, euh, on, on, saura-t-on vraiment s'il a essayé de défendre ou pas à euh, lâcher la position De toute façon, Kubica était considérablement plus rapide. Il était en toute fin de relais. Heitfeld était au début du sien. Donc, il euh, y en avait un qui avait la voiture vide, l'autre qui l'avait pleine. On parle de réservoir d'essence. Et une fois que le dépassement de Kubica était fait, euh, le pilote polonais a pu attaquer attaquer attaquer et lorsque il s'est arrêté au stand pour la dernière fois il a pu ressortir devant son coéquipier menant non seulement la seule et unique victoire de BMW Sauber en Formule 1 mais en plus un doublé remporté euh, j'ose dire avec classe quand même parce que c'était euh, un moment marquant David Coulthard qui monte sur son dernier podium en Formule 1 au passage euh, avec Red Bull sur ce Grand Prix Robert Kubica prend la tête du championnat du monde des pilotes avec 4 euh, points d'avance sur Massa et Hamilton et il faut savoir que ce sera la seule fois de toute l'histoire de BMW qu'ils auront mené un championnat. Pourquoi plutôt disais-je que c'est probablement eux qui incarnent au mieux la déception euh, de la seule victoire euh, d'un constructeur en Formule 1 C'est parce que en conférence de presse, on entend Kubica dire il faut pas qu'on relâche les efforts, faut qu'on continue de développer, d'attaquer, tout ça. Et la suite de la saison a été désastreuse pour, euh, pour BMW et on n'a pas compris pourquoi il s'effondrait progressivement, il, il n'avançait plus. Et ce n'est que plus tard qu'on a compris que BMW ayant coché sa case du « Gagner un grand prix » en 2008... À garder euh, toutes les évolutions qui étaient euh, actuellement en cours. Ils ont fait euh, un gros coup de frein à main dessus. Ils ont tout pris. Ils ont dit « Bon, ça, ça part pour 2009. » Et naturellement, Kubica, qui était à ce moment-là en tête du championnat du monde des pilotes, garder l'équipe, a dit « Non, mais là, on peut jouer le titre. A, on a nos chances. Euh, BMW était à trois points de Ferrari au championnat constructeur. Il euh, y avait vraiment des chances. » Et euh, BMW a dit « Non, ce sera pour 2009, le titre. Euh, » Long story short... Euh Ils se sont, ils ont annoncé courant 2009 qu'ils arrêtaient parce qu'ils étaient totalement viandés et on les a plus jamais revus. Le Plus gros gag de du constructeur et c'est un truc que je pense que Kubitsa à ce jour ne leur aura pas pardonné <rire> parce que c'est un truc qu'il a qu'il a souvent répété. Voilà Kubitsa qui pouvait profiter des, des erreurs de ses adversaires parce que il a été le piège le plus solide de 2008. Les 8 c'était sa deuxième année, n'était pas encore arrivé à maturité. Massa et Raikkonen ont gâché plus, des, pas mal de points ici et là, et pas Castaglapo, mon cher Philippe. Du coup, la de ça en dehors de Silverstone, quand c'est au plus fort de l'averse, tout le monde sortait un peu à ce moment-là, il euh, n'y a vraiment quasiment, quasiment eu aucun raté de sa part. Donc euh, que BMW euh, gâche les chances pour en plus ne faire rien de bon en 2009, il y avait même une course, je crois que c'était Bahrain, donc ils étaient derniers les deux. Je crois que c'était une des équipes qui avait, qui avait utilisé le Kers, parce qu'il n'y avait que quelques équipes qui l'avaient utilisé, donc ben, les top teams. Ex, top, team, fin, top Team de 2008. En 2009, il me semble de mémoire que c'est Heidfeld qui avait le Kers et euh, Kubica ne l'avait pas euh, parce qu'il faut savoir que le Kers arrivait, euh, c'était pas obligatoire et il arrivait avec une contrainte de poids euh, assez majeure et du coup, ils testaient un petit peu les deux et euh, le, le souci, c'est que après, au bout de quelques Grands Prix, ils l'ont totalement abandonné parce qu'ils ont vu que leur, que leur Kers n'était pas bon et ils se sont dit qu'ils perdaient plus de temps qu'autre chose avec et En plus de cela, ils ont osé blâmer le double diffuseur de Brown Grand Prix et de Toyota et de Williams, mais surtout de Brown Grand Prix parce que c'est eux qui gagnaient. Euh, et, et en fin de saison, quand ils ont commencé à arriver à en amener un qui performant, ben ils ont recommencé à faire des points, tout ça. Et ils ont ils ont dit, vous voyez, notre voiture, en début d'année, elle était bonne, c'est juste que nous, on n'avait pas le double diffuseur. Et c'est vrai, tu regardes la première course, Kubica, en fin du Grand Prix d'Australie, avant de s'accrocher avec Vettel, il n'était plus rapide que Vettel et Button, et Mathématiquement, il était possible qu'il aille chercher Button dans les derniers tours de course pour potentiellement gagner le, le Grand Prix. C'est vrai, je me souviens. Et ensuite, en 2000, 2008, il y a que trois Grands Prix où Kubitsa ne fait pas de points. Il y a l'Australie. C'est Nakajima qui lui est rentré dans euh, l'arrière euh, avant le restart. Il y a la Grande-Bretagne où tu l'as dit, bah, ça a été un petit peu chaotique euh, pour tout le monde. Et euh, la dernière fois, c'est euh, à Singapour où euh, il finit euh, anonyme dans le peloton. Kubitsa a été euh, victime de, du car parce que tu avais pas... Euh je vous le dis tout à l'heure, mais ce petit cas, c'est qu'en 2007-2008, les était étaient fermés jusqu'à ce que tout le monde se regroupe. C'était pour des raisons de sécurité Kubica c'est vraiment un talent générationnel et de se dire que il lui manquait presque rien pour être champion du monde dans sa deuxième année dans une équipe qui s'appelle BMW Sauber c'est à dire une équipe d'outsiders Sauber et un BMW qui pendant des années se faisait humilier par Williams en disant ouais mais c'est vous qui allez pas c'est pas notre voiture ça aurait été incroyable donc bon euh, ça a été euh, un projet très très euh, gâché